moi je voudrais dire deux mots rapidement parce que la soirée avance et beaucoup de choses ont été dites mais je voudrais dire deux mots parce que je je suis un élu, je suis responsable politique je suis aussi un, un professeur d'histoire et ce que je sais et peut-être tout à l'heure lorsqu'on discutait de savoir si la lettre allait arriver au gouvernement français par chronopost Ou par mail vous savez qu'on n'était pas là tout à fait à la, à la hauteur de ce qu'a été l'histoire du de ce pays et quand je dis ce pays je parle bien du pays basque de france il a quand même été marqué par la violence par les souffrances qui méritent qu'à certains moments on ait un peu de, de solennité dans la manière dont on s'exprime et lorsqu'on s'exprime sur ces sujets là certes nous avons été peut-être un certain nombre à certains moments attendre des mains qui fait que des évolutions ont été moins dramatiques qu'elles auraient pu l'être. Et comme l'a dit Jean-Jacques Lacer, à Paris, lorsque tout va bien, on l'oublie vite. Et moi je sais qu'il aurait pu avoir, il y a 20 ans, d'autres évolutions que celles que nous avons connues si un certain nombre, Jean-Jacques Lacer entre autres, n'avait pas tendu un certain nombre de mains. Et c'est dans cet esprit-là que moi, sans barbe, ni lunettes, ni moustache, comme je suis, connu comme je suis, un militant, un militant UMP, je suis allé à Yété. Et c'est sans sans barbe, sans moustache et sans lunettes que j'ai participé aux travaux de ce groupe. On est différents. Le hasard de cette table que je suis assis à côté de Chabil Harald. Je n'ai pas le même passé que Chabil Arald. Je n'ai pas les mêmes engagements. Mais ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble avec le même amour du Pays basque, même s'il s'exprime très différemment. Et ça nous empêche pas d'être adversaires politiques. Mais ce que l'on travaille ici, c'est un bien précieux qui fait que cela, qu'on est en capacité, lorsque l'essentiel peut être en jeu, réparer des souffrances, réparer des cicatrices et des blessures très fortes, cela nous permet parfois de déplacer nos frontières. Et moi, je suis heureux de temps en temps de dépasser ces frontières. Ce qui est dit dans ce texte, on n'a pas mis trois ans pour l'écrire, nous avons décidé au bout de trois ans de le rendre public. Ce qui est dit dans ce texte est fort. Si on veut bien derrière, y voir des souffrances, mais aussi des espérances, en particulier, je dis clairement, pour celles et ceux qui, aujourd'hui, par leur engagement, passent une partie de leur vie en prison. Et donc, il y a des espérances, aussi, euh, dans ce texte, que moi, en tant que citoyen, parce que je suis allé à IET, et je suis là, ici aussi, en responsable politique, mais aussi en citoyen. Et je pense que, quand ce texte est porté par des responsables euh, politiques, Ce texte est important parce qu'il est porté justement par des responsables politiques de sensibilité différente. Alors je le dis avec force, ce texte, il nous engage, il m'engage, il m'engage aujourd'hui comme il m'engagera demain. poser, disons, la dernière question. On va euh, finir euh, avec euh, la conférence de presse. D'accord bon, euh, bon, Vous pouvez la poser après. Bon. Et alors une photo, une photo avec tout le monde Et où la photo Là non non fonctionne assis il a tourné assis reste quelque zone assis essayer de se poser